Mais qu'en stage 21. La phase a commencé par l'invitation, donc le crèche a été soulevé, et ils ont été tourmentés par ceux qui se sont convertis à l'islam avec de grands tourments, pour les briser de leur religion.